One Qibla présente le cœur en action. Man yahdihi fala mudilla wa fala murshida ya illa wa antum ba'd alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en Islam bienvenue à une nouvelle une nouvelle séance sur les sentiers des itinérants des Salikin avec les enseignements de l'islam selon euh, cet écrit de l'imam Ibn Al-Qayyim aujourd'hui on parle d'une station qui s'appelle la station de Al-Ithar on a déjà parlé de ça dans une, autre, euh, dans une autre séance mais on avait parlé de ça partiellement donc on va continuer aujourd'hui on va parler de Al-Ithar Al-Ithar ça réfère à une forme de générosité qui fait partie des, euh, des bons traits des croyants des bons traits de la foi Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit parmi certains parmi les meilleurs croyants il a dit subhanahu wa ta'ala wa yu ala anfusihim walau kana bihim khasasa al-itha ça réfère au fait de préférer autrui sur nous je laisse quelqu'un d'autre profiter de quelque chose ou bien d'une situation sachant que je suis dans le besoin envers cette chose parfois on va sacrifier une chose on va, on va donner quelque chose à quelqu'un en passant Euh, une autre fois, une autre halakha, on a parlé de l'importance de dépenser fi sabirillahi subhanahu wa ta'ala. Et souvent on a tendance à penser que dépenser fi sabirillahi subhanahu wa ta'ala, partager, être généreux, c'est voir les choses dont on n'a pas besoin et on va les donner. Comme la fameuse pratique de, on va voir quels sont les vêtements que j'ai à la maison, des meubles que j'ai à la maison, qui sont peut-être un peu trop usé, je n'ai plus besoin de ça, je n'ai plus d'attachement à cette chose, je vais mettre tout dans un sac, je vais emmener ça au stationnement du Masjid et je vais les jeter. Et je vais dire, je donnais ça comme une sadaqa. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une sadaqa. J'ai voulu me débarrasser de quelque chose, j'ai dit, quelle est la moins pire façon de me débarrasser de cette chose pour ne pas me sentir trop mal que j'ai jeté quelque chose, que j'ai acheté avec de l'argent J'ai mis ça dans le masjid Peut-être ils vont donner ça à des personnes Qui sont dans le besoin Certainement ça peut aider des personnes Bien sûr à condition que ce ne soit pas des vêtements Qui sont que usés, qui ne servent plus à rien On ne parle pas de ça Mais Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous parle De ce qu'on partage Il dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim Très clairement Pour vraiment atteindre la piété Il faut dépenser Des choses que vous aimez. Il faut sacrifier des choses auxquelles on est attaché. Ça ne veut pas dire on, a, on sacrifie toutes les choses qui ont de la valeur pour nous. Ce n'est pas ça ce que Allah nous demande. Mais il y a un certain test de sincérité, de Siddhq. Lorsque je vais partager une partie des biens auxquels je suis très attaché. Il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi. Je vais prendre une partie de cette chose, je vais la partager. C'est ça ce que ça s'appelle quoi elle bête vraiment être généreux et dépenser cette station de l'Ithar elle nous parle de quelqu'un qui va partager avec autrui malgré peut-être moi j'ai autant besoin de cette chose là que toi mais je vais te donner priorité donc ça c'est un niveau très très élevé de de générosité ici De Al-Karam C'est pour ça Il s'appelle Al-Ithar Et le contraire C'est Al-Athara Le contraire C'est lorsqu'on ne, ne te donne Même pas ton droit Ce que toi Tu as le droit d'avoir On ne va pas te donner Accès à cela Donc Il y a plusieurs formes De Al-Ithar On avait je pense euh, mentionné certaines En détail Qu'on va répéter très brièvement inshallah Après ça On va aller en détail Avec d'autres formes taala Bien sûr Il y a Al-Judu bin Nafs Il y a un ithar qui réfère à celui qui va sacrifier son propre, sa propre âme, par exemple fils de subhanahu wa taala, ce qui est quelque chose que des soldats vont faire. Ils doivent être prêts à sacrifier leur âme. Ça c'est une forme de générosité. On a déjà parlé de ça. Une autre forme de ithar ici, al-jud ou birias. C'est quoi rias? Rias c'est la position. Quelqu'un qui est responsable. Il est un maire, il est un gouverneur, il a un poste de responsabilité, un poste de puissance. Alors c'est quoi le ithar ici C'est quoi les formes de générosité qui peuvent s'exprimer dans ce genre de situation Il dit ici fiyahmilu al-jawad ou yahmilu al-jawad juduhu ala imtihan riyasatihi biha walithar fi qada'i al-multamis. Donc là c'est le fait de faire usage de sa position, de son influence pour le bien d'autres personnes qui sont dans le besoin d'une influence on le sait que souvent par exemple lorsque des politiciens ils se font élire, qu'est-ce qu'ils cherchent avant tout qu'est-ce qu'ils cherchent personnellement s'enrichir peut-être des intérêts personnels c'est pour leur propre avenir Ça donne beaucoup d'avantages à être euh, au Parlement, à être un ministre, ça vient avec des avantages. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent aux gens qu'ils sont là juste pour leur donner une vie meilleure, c'est pour ça qu'ils veulent être élus. Ils ont avant tout des intérêts personnels, mais El Isa, pour une personne qui est dans n'importe quelle pose, position de responsabilité, eh c'est de faire usage de cette position d'influence pour servir les autres pour servir les autres même si parfois ça pourrait déstabiliser sa puissance à lui ça pourrait déstabiliser ses propres intérêts personnels aussi nous mentionnons ici bi rahatih wa wa biha wa fi maslahati le fait de faire usage le fait d'être généreux de sacrifier un peu de notre repos, de notre confort, chose qu'on a beaucoup de difficultés à faire ici dans cette société parce qu'on est tellement habitué au confort, au repos, à la belle vie que c'est presque quasiment quelque chose de sacré. On va aider les autres, on va faire du bien, seulement si ça ne touche pas à mon confort personnel. Mon confort, c'est très important. Si tu me gênes un peu dans mon confort non ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à à négocier à sacrifier et ça ce n'est pas de la générosité ce n'est pas de la vraie générosité ce n'est pas ce que l'islam il nous apprend subhanahu wa ta'ala de faire ou bien d'avoir un, un mindset un mindset pareil numéro 4 al Euh, la générosité par la science, par la connaissance. Et ça, c'est parmi les meilleures formes de générosité. Partager la science, la connaissance, n'importe quelle connaissance bénéfique. N'importe quelle. Ça peut être une connaissance de la dunya, pas nécessairement juste des connaissances de l'akhira. Ça peut être une connaissance de la dunya, mais qui serait bénéfique à quelqu'un. Parce que parfois, ce n'est pas seulement l'aide monétaire, financière, qui va aider une personne. Ça peut être seulement une information qu'on peut partager avec ça imaginez, il y a des personnes qui sont tellement euh, qui, qui aiment tellement retenir, tellement type comme on dit, qu'ils ne veulent même pas partager une information, ce n'est pas des dollars qu'ils n'aiment pas partager, c'est même une information, c'est utile à autrui mais il a du goût, il a du plaisir à être le seul qui connaît ça il ne veut pas que les autres connaissent ça même si ça va être utile pour d'autres personnes qui sont dans le besoin c'est pour ça il nous dit ici och världen du behöver minst är att lärdomen är att kunskap är mer än allt. Det är en av de bästa formerna av generositet, för att kunskap är mer högskap än allt. Det är en en Eh bien, c'est la récume de Allah S.W.T. c'est la sagesse de Allah le principe de Allah S.W.T. dans cet univers, c'est que cette personne ne va pas bénéficier de sa science. La baraka de la science, elle est dans son partage. Tout comme en passant, la baraka de l'argent. Quand je dis l'argent, je fais référence ici aux biens matériels. Je parle de l'argent, c'est parce que les biens matériels les plus euh, qui sont au centre de notre vie de nos jours, c'est l'argent, c'est le cash, c'est le dollar. Mais quand on parle de l'argent, c'est les biens. Euh, donc, l'or, c'est Ça rentre dans l'argent, dans El Mel, ici. L'argent, bien sûr, en tant que métal précieux, des diamants. N'importe quelle chose qui a de la valeur. C'est quoi sa baraka On a dit le, la baraka, la bénédiction de la science et dans le partage. Quelle est la baraka maintenant des, des biens matériels de El Mel Le partage, très bien. aussi. Donc, c'est le partage dans un sens. Dans un sens plus général Comme ils disent, ça c'est pas un hadith, ok Ça sonne bien, ça rime bien en arabe, mais c'est pas un hadith. Pour que personne ne se trompe, ils disent « Islam a dit ça ». Ça c'est juste euh, une parole de sagesse. Ils disent « Al-haraka baraka ». Le mouvement est une bénédiction. Ça amène la bénédiction. Si je prends, si j'ai de l'argent, comme certaines personnes font, ils vont avoir beaucoup d'argent, ils vont mettre ça dans un compte bancaire et ils vont fermer ça. Ils vont fermer Ils aiment juste que ce soit protégé quelque part dans un compte bancaire. Et ils aiment voir à chaque fois un chiffre qui va monter. Il n'y a pas de baraka dans ça. Ça, il n'y a pas de baraka dans ça. Même Il n'y a pas de bénédiction. Allah a fait en sorte que quelque chose qui ne bouge pas, ça va pourrir avec le temps. Même l'eau, si on va prendre de l'eau, ça ne bouge pas. N'est-ce pas Qu'est-ce qui arrive Ça ne va pas devenir de l'eau qui est fraîche. Dans une économie, c'est la même chose. À l'échelle macro, une économie qui ne bouge pas. Il n'y a personne qui dépense. Tout le monde, les riches, vont dire « Nous, on a notre argent, on va garder ça chez nous. » Chacun va, va garder ce qu'il a, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de bien. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi ce principe dans cet univers. Que, entre autres, le partage, ça amène la bénédiction, ça amène la baraka dans les biens matériels, mais aussi dans les biens qui, sont, euh, qui ont un caractère moral, en quelque sorte. Une forme de générosité avec la science, c'est de le dépenser, de le partager, même avec la personne qui ne te l'a même pas demandé. Parfois, Quelqu'un nous demande une information, on va partager une science avec quelqu'un. Parfois, quelqu'un n'a pas demandé, n'a pas fait de requête, mais on sait que cette information pourrait lui être utile. Et de ce fait, on va partager avant même que la personne, elle ne va demander. Prochaine forme aussi que nous avons, numéro 5. « Al-joudou bin naf'i bi al-ja al-jahi ka al-shafa'ati al mashi ma'arrajuli iladi sultanin wa nahwih wa thalika zakatul jahil mutalabu biha al-abd kama anna ta'alima u badla al-ilmi » Donc ici c'est la générosité en partageant maintenant notre image, notre dignité parce que chacun de nous il a une certaine image, tu es respecté dans une certaine sphère tu as une sphère d'influence quelque part, auprès d'une famille, auprès d'un voisinage dans un domaine professionnel, il y a des gens qui te respectent Et cette dignité qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné, ce ger en tant que tel, cette renommée, ce respect, eh bien une forme de le dépenser, c'est la même chose ici, c'est de le rendre utile au profit de certaines personnes. Et si nous donnons l'exemple de la shafa'a, c'est quoi la shafa'a Qui pourrait nous dire quel est ce mot-là, la shafa'a On doit connaître ce mot. Hmm l'intercession, qu'est-ce que ça veut dire l'intercession Quel est le sens de l'intercession Donc c'est demander quelque chose de bien auprès d'autrui Mais pour toi, pas pour moi Je vais pas demander ça pour moi, pour ma maslaha, pour mon intérêt C'est pour l'intérêt de quelqu'un d'autre Je veux aider quelqu'un d'autre Je connais quelqu'un qui cherche un emploi Et Je connais quelqu'un qui a des emplois à offrir C'est un employeur où il peut aider les gens à trouver des emplois Moi je vais aider mon frère en intercédant pour lui auprès de l'autre personne, je vais parler à l'autre personne pour lui dire, est-ce que tu peux regarder son cas s'il te plaît, le plus tôt possible, il a besoin d'aide, il a besoin d'être guidé, là c'est comme si je viens de prioriser en quelque sorte, je viens de pousser son dossier, on appelle ça une shafa'a, pourquoi est-ce qu'on doit connaître la shafa'a, c'est parce que la dans un sens plus grand, plus élevé, elle fait partie de notre croyance, de notre aqida, on a dans Ayatul Kursi, من ذا الذي يشفع عنده إلا bi'iznihi allah azza wa jalla wa la yashfa'una allah azza wa jalla le jour du jugement dernier il y a la chafa' l'intercession il y a l'intercession pour certains croyants afin que allah azza wa jall ne les punisse pas pour leur péché il y a la chafa' pour certains croyants afin que allah azza wa jall il les fasse sortir de l'enfer il y a la chafa' pour certains croyants pour que allah azza wa jall il élève leur rang dans le paradis plus plus élevé que le rang qu'ils avaient mérité avec leurs propres actions, par exemple. Et cette Shafa'a, bien sûr, elle a des conditions. Donc, de un, la Shafa'a, elle est seulement pour les croyants, il n'y a pas de Shafa'a pour les kafirines. Numéro deux, la Shafa'a, c'est seulement après l'approbation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِمْدَهُ إِلَّا Parce que dans la dunya, dans, dans cette vie du bas-monde, dans cette vie du bas-monde, Si j'ai mon frère à moi par exemple, si c'est mon frère, mon frère de sang, il a une position d'influence. Comme on a dit tout à l'heure, il peut trouver des emplois aux gens. Vu que c'est mon frère, je peux m'imposer dans une certaine façon. Je peux aller cogner à sa porte et je peux exiger qu'il aide l'autre personne. J'ai fait une shafa'a mais je l'ai fait ici en m'imposant. C'est moi qui décide parce que je me sens à l'aise, c'est spontané, c'est mon frère. Auprès d'Allah Azzawadal, وَلَا Il y a personne qui impose Allah subhanahu wa ta'ala. Personne qui va s'imposer devant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala faire la shafa'a. La shafa'a c'est après l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les shuhada, mais avant ça. Les prophètes, l'anbiya alayhimu salam. Le Qur'an, donc ça c'est nos propres œuvres. Al-Quran yashfa'u li sahibi yawm al-qiyama Très bon point Qu'est-ce qu'on a aussi Les salam Les anges Les croyants en général Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam A dit ça les prophètes Le bébé, Le bébé qui est mort Je ne sais pas Allahu alam Ça c'est pour Hamil Al Quran, طيب et plus au que ça, la Allah azza Allah subhanahu wa ta'ala lui l'intercession, yachfa'u Allah azza al waj wa huwa arhamur ar rahim. Donc la pour revenir ici à la générosité, quand on parlait C'est lorsque quelqu'un pourrait faire preuve de générosité en utilisant sa propre image. Parfois, il y a des gens, même sa propre image, il dit, ah, je ne veux pas m'ingérer, je ne veux pas m'entacher, je ne veux, veux, veux pas porter la responsabilité d'aider les autres. Il y a des gens comme ça, Ils n'aide ni avec son argent, ni avec sa connaissance, ni avec sa force physique, ni avec son temps. Il ne sert à rien. Il ne sert vraiment à rien. C'est l'égoïsme excessif. Billah Subhanahu Wa Taala et on se demande vraiment quelle forme de foi porte cette personne dans son cœur, quelle forme de iman. Alors il dit ici, ça, ça fait partie de la zakat. Parce que rappelez-vous ici, Allah Subhanahu Wa Taala nous a donné des bienfaits d'énormes. Ces bienfaits-là en plusieurs formes il y a les bienfaits qui sont matériels les bienfaits matériels si quelqu'un encore une fois en à la maison il a de l'or, cet or là il faut payer de la zakat sur l'or on s'entend c'est le troisième pilier de l'islam c'est la zakat il faut partager de cet or là mais il y a d'autres formes de bienfaits qu'Allah Azzawajan nous a donné de ressources, de ni'am comme on a dit, et les ulama ils disent même pour ces ni'am morales eh bien il y a une certaine forme de zakat, comme on a dit le zakat de la science, de l'ilm C'est de partager. Certains ulama, ils disaient qu'il faut donner la zakat de l'ilm. De chaque mille hadiths que tu apprends, partage 25. Certains, ils disaient. Donc, ce n'est pas une obligation, mais prenez ça comme un repère un peu approximatif. Comme on l'a dit, il y a ici la zakat de la renommée de la personne. Je vais utiliser mon image, mon influence pour aider des personnes. Aussi, il y a après cela, il nous dit « al joudou ne fait pas le monde à Donc, être généreux, notre forme de générosité de Ithar, c'est par notre propre force physique. Remarquez, il n'y a personne qui peut prétendre qu'il n'a rien à partager dans la vie. Il n'y a personne qui peut prétendre ne rien avoir à partager dans cette vie. Parce que chacun, Allah Azza wa lui a donné une ou plusieurs niam majeurs. Celui qui n'a pas l'argent a du temps libre. Celui qui n'a pas le temps a la santé, la force physique et ainsi de suite. Donc qu'il y a des gens ils n'ont pas l'argent pour partager. Il y a pas de connaissances pour partager, mais il peut partager avec sa force physique, c'est pour ça qu'il dit ici le prophète عليه الصلاه "يصبح على كل سلام من احدكم صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس." Prophète Mohamed sallalahu alayhi wa sallam, il a mentionné ici l'obligation par défaut, on a une responsabilité de faire sadaqa à chaque jour. De, de la charité à chaque jour on a une responsabilité pour remercier Allah pour chaque articulation que Allah nous a donné alors quelqu'un va dire est-ce que je dois payer de l'argent chaque matin Non pas nécessairement, le prophète Mohammed il a mentionné plusieurs formes ici de charité alors il dit le fait de juger entre deux personnes équitablement ça c'est une forme de de charité Alors, le matin, tu sors de chez toi, tu connais deux personnes et ils sont en chicane, en conflit. Et il vient te voir. Il m'a dit non, il m'a dit non. Et toi, tu vas entendre les deux les deux parties et tu vas dire, Inch'Allah, je vais juger équitablement. Tu as raison, tu as tort. Si tu fais ça, ça c'est une sadaqah. C'est un acte de charité. Alors, il dit, aleyhissalatu salam, وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَ Et le fait d'aider quelqu'un, soit à aller sur sa monture, dans quelqu'un qui a un chameau, un cheval, on va l'aider à monter sur sa monture. Ou <métitérise> l'aider à mettre ses bagages sur sa monture. Donc, de nos jours, peut-être, on ne va pas nécessairement aider quelqu'un à monter dans sa voiture, mais il y a des gens qui ont besoin, personnes qui sont... Euh, qui sont malades ou des personnes qui sont âgées ou autre chose, qui n'ont pas la force de porter quelque chose pour la mettre à l'intérieur de leur coffre. Faire une telle chose, ça c'est une sadaqa, c'est ce qu'il nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est faire preuve de générosité de notre force physique, de notre santé en tant que telle. Il dit alayhi sallatu wassalam, « La belle parole est une forme aussi de charité ». Och bi kulli khutwatin yamshiha ar-rajulu ila as sadaqa chaque pas que la personne elle fait pour aller marcher vers la salat vers le sadaqa subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de ce de ce hadith Numéro 7 al-judu bil-'irdh ça c'est intéressant ici faire preuve de générosité de notre 'irdh al-'irdh ça se rapproche un peu du principe de la renommée qu'on a mentionné tout à Mais l'honneur, c'est plus ton image Comment je peux dire ça Afouane L'honneur, très bien Très très bon mot Donc ils disent en arabe C'est comme un caractère moral C'est comme un point moral dans ta vie C'est là où soit tu es critiquable Ou tu es louable, honorable Donc ça c'est une bonne personne Ça, ça touche ton urd de façon positive parler de toi en ton absence si quelqu'un fait rib à la médisance en ton absence, quelqu'un te critique tu, tu es une mauvaise personne et tout pourquoi ça c'est interdit en islam entre autres c'est parce que ça va affecter ton urd négativement, ça va entacher ton image ton honneur comme tu as dit Alors il dit ici « At-tasadduq, faire preuve de sadaqa, de générosité de mon propre urde personnellement. » Comment Alors il dit comme certains, l'un des pieux ancêtres, il a été rapporté que « Kana ida asbaha, Allahumma la bihi wa qad alayhim fa huwa Que le matin il disait « Oh Allah ya Allah » Je n'ai pas d'argent à partager pour faire de la charité. Alors moi, ce que je partage comme charité, c'est mon erd. Alors tout celui à Allah aujourd'hui qui m'insulte ou qui me qui dit des choses mauvaises à propos de moi, je lui pardonne à l'avance. Il est pardonné à l'avance. Ça, c'est une charité que je donne. C'est un pardon, quelque chose que je donne à l'avance. Donc ça c'est une forme de sadaqa et de générosité Alors quel est l'intérêt dans ça Quelqu'un pourrait nous dire Pourquoi est-ce que quelqu'un il donnerait son propre urd Comme sadaqa aux croyants Qu'est-ce qu'il gagne Bien sûr on gagne auprès d'Allah de la récompense Mais qu'est-ce que la personne gagne aussi Même elle Il dit quoi Sadaqa C'est quoi sadaqa La clarté du, du cœur, tra la tranquillité du cœur. Parce que quelqu'un qui porte trop de soucis sur son honneur, qu'est-ce que tel a dit sur moi Qu'est-ce que tel a dit sur moi À un certain point, ça devient une certaine souffrance. Il y a trop de frustration, trop de colère dans le cœur, il y a un feu à l'intérieur. Et ça, ce n'est pas bien même pour la santé de la personne. Alors, « salam et tu sadr », la tranquillité. Il y a des gens que si on va leur dire il y a tel qui a dit telle chose à propos de toi, il ne va pas dormir toute la semaine. Il y a des gens, si on va leur dire la même chose, tel a dit ça en ton absence, il va dire il peut dire ce qu'il veut. Ça ne m'affecte en rien. Donc ça c'est salam et tussadr, c'est lui qui va gagner avant l'autre. Mais aussi il dit quoi At-takhallus min mu'adat il khalq Ça, ça aide aussi, ça participe à plus long terme avoir le moins d'ennemis que possible dans la vie de ne pas avoir trop d'ennemis parce que sinon, chaque fois on va essayer de se venger, de régler des comptes et ainsi de suite, on va se faire beaucoup d'ennemis et la vie ne va pas devenir très très intéressante avec cela numéro 8 faire preuve de générosité en dépensant de notre patience de notre endurance ihtimal l'ihtimal l'ihtimal ça veut dire je peux endurer des gens peuvent te faire du mal et je peux endurer il y a des gens qui pensent que ça c'est une forme de faiblesse c'est pas une forme nécessairement de, de faiblesse c'est une forme de faiblesse si à l'origine il y a faiblesse qu'est-ce qu'on veut dire par ça Qui pourrait nous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire que c'est une que endurer le mal des autres est une forme de faiblesse si c'est la faiblesse qui est à l'origine oui Se faire intimider. Peux-tu aller, peux aller un peu plus loin Se faire intimider. Mais se faire intimider, encore une fois, ça c'est général, c'est de l'extérieur. On pense, quelqu'un se fait intimider. Mais il y a des gens, on peut dire, il se fait intimider, mais la personne, elle prend ça. Oui. Donc, ça dépend si la personne est faible ou elle est. Si, si elle le fait par faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire, elle le fait par faiblesse Elle le fait par faiblesse, ça veut dire si soudainement, comme ça, ça changeait, et c'est lui qui va devenir fort, là, il va se venger. Il ne va pas endurer, il ne va pas pardonner. Alors, en réalité, il était en train d'endurer par faiblesse. Ça, c'est un signe de faiblesse. Mais celui qui endure par force... Ça c'est un caractère qui est louable souvent dans le Coran et إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Bien sûr, c'est pas toujours, c'est pas c'est pas de façon régulière, c'est pas il faut toujours faire ça. Parfois c'est pas la bonne chose de faire ça parce que parfois pour certaines personnes, endurer leur mal, ça va les encourager à faire encore plus de mal. Mais parfois il y a des gens qui te font mal soit parce que lui, c'est une personne qui est sa fille, c'est quelqu'un d'ignorant. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas d'importance dans la vie, qui n'a pas trop de choses dans la vie, fait juste ça à tout le monde, c'est tout. Et que son mal ne va pas trop loin. Ou parfois ça arrive par erreur. La personne l'a fait par erreur et ça rentre avec ça. Ce qu'ils mentionne ici à l'irba. L'irba, ça c'est un comportement très louable. Les savants, ils parlent beaucoup de ça. Mais tellement on est ignorant de ça dans nos jours qu'il y a peu de personnes qui font ça. C'est quoi l'irba Tarafoul. Fermez l'œil, certaines choses c'est comme si on n'a pas vu. J'ai pas vu ou j'ai pas entendu parce que je sais que parfois ça peut être une saqta, quelqu'un a fait quelque chose par la personne a trébuché. Ça fait pas partie de son caractère et ça ce fameux irfel, il est très important dans quel type de relation selon vous OK, vous êtes directement, vous êtes directement très spécifique, mais en général Toutes les relations qui sont durables, qui sont très proches, rapprochées. Ce n'est pas, pas la relation avec le, le, le boulanger que tu es passé pour acheter une baguette. On parle ici de relations qui vont durer dans le temps. Avec tes frères et tes sœurs de sang, avec ton épouse ou pour la femme avec son époux. Avec tes meilleurs amis, les personnes qui sont tes meilleurs amis Avec le compagnon du voyage Tu vas voyager avec quelqu'un Tu vas aller pour l'umra ou pour l'hajj On va te mettre avec quelqu'un qui sera avec toi pour deux semaines Ok Donc ici, il est très important Il est très important Pas Ce n'est pas de laisser l'autre personne faire ce qu'elle veut Ce n'est pas ça le sens Le sens c'est que parfois il y a des choses qui sont Soit juste insignifiante, négligeable. C'est un mal, mais c'est un mal qui est négligeable. Ça sert à rien de d'ouvrir un compte et de faire toute une discussion sur ça. Ça va juste aller, aller plus grand. Ou parfois, ça fait pas partie de l'habitude de cette personne. Ça par erreur, c'est une erreur. Et là, fermer l'œil comme si on a rien vu, rien entendu. Ça c'est bien, c'est une bonne chance, ça fait partie des bons traits de comportement et c'est bien pour la relation et c'est bien même pour notre santé à nous et pour notre et notre et notre hymen. C'est pour ça il dit si alayha illa kibar ça c'est les comportements des grands des grandes personnes des personnes qui ont vraiment un grand cœur un iman qui, qui est fort et un très bon comportement Il man sa'uba bimali dunya al celui qui trouve difficile de sacrifier de sa richesse matérielle de son argent Alors, au moins, il peut sacrifier de ça. Ça veut dire de patience. Parce qu'il va trouver le bien dans la dunya avant, avant même l'akhirat. Allah Azza wa Jal, il nous encourage dans plusieurs ayats à faire le pardon. Le caractère du pardon. Le choix du pardon. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Dans l'islam, on a le principe de justice. La justice, elle est indiscutable en islam. L'islam ne justifie jamais l'injustice. Si quelqu'un vous dit, dans un cas que ça c'est de l'injustice et que l'islam il justifie ça il accepte ça c'est du n'importe quoi il y a zéro zéro cas dans lesquels l'islam il accepte l'injustice jusqu'au point que Allah Azza Al wa Jal lui-même il s'est interdit l'injustice sur lui-même Allah Azza wa Jal dit Allah Azza wa Jal dit moi je me suis interdit l'injustice sur moi-même. Et de ce fait, je vous l'ai interdit parmi vous. Si Allah Azza lui-même s'est interdit l'injustice, il n'y a ni un roi, ni un chef, ni un président, ni un parent, ni personne n'a le droit d'être injuste. Donc la justice, c'est indiscutable dans l'islam. Par contre, dans les questions de droits personnels, mutuels, quelqu'un m'a fait du mal ou j'ai fait du mal à quelqu'un là la personne qui a subi le mal la victime de cette injustice dans l'islam Allah Azza wa Jalla, lui donne à elle et à elle seule tant qu'elle est en vie, bien sûr si elle meurt il y a la question de l'aulia, c'est pour les crimes et tout mais Allah Azza wa Jalla, il donne à la victime le droit de pardonner et la personne elle est même encouragée à pardonner, mais c'est Allah Azza wa Jalla qui l'encourage, c'est pas nous Nous on n'a pas le droit d'aller lui dire non, c'est pas bien de réclamer justice, tu devrais pardonner. Ça n'a pas le droit de faire ça. C'est Allah Azza wa Jalla qui encourage la personne à, à pardonner. Comme il dit subhanahu wa Ta'ala: "Wal duru haqisas, faman taddaqqa bihi fa huwa Donc là ça parle de l'qisas, la loi du talion œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, âme pour âme. Ça c'est dans l'islam, c'est bien établi, c'est indiscutable, c'est dans le Coran. Mais Allah Azza wa dit: Maintenant celui bihi si la victime elle, elle décide de pardonner à l'autre personne Eh bien ça c'est une kafara c'est une expiation pour ses péchés et Allah Azza wa dit aussi subhanahu wa Ta'ala wa 'afa wa innahu que la rétribution d'une mauvaise œuvre C'est une autre mauvaise œuvre. Ça, c'est la justice. Ça, c'est maqam, le, le niveau de la, de quoi De la justice. Ça, c'est une mauvaise œuvre. Pour faire justice, tu as le droit à réclamer exactement un dégât qui est comparable. Après ça, Allah a dit, c'est celui qui pardonne en faisant le islah. Le c'est pour rendre les choses meilleures. Allah sa récompense elle est auprès d'Allah Azza wa Jall innahu Allah, Allah n'aime pas ceux qui sont injustes alors écoutez ce qu'il dit ici dans une seule ayah ici Allah Azza wa a mentionné maqam al Allah a mentionné l'état numéro 1 qui est la justice et Allah Subhanahu wa Ta'ala a approuvé la justice la justice c'est bien dans l'islam Jaza us-sayyi'a Ça y est oeil pour œil, pour don. Ça c'est permis. Ça c'est Allah Azza wa Jal qui l'a approuvé. Wa maqam al-fadli wa Allah Azza wa Jal il, il a mentionné après ça l'autre état qui est l'état de al-fadl du pardon. Et Allah Azza wa Jal ne l'a pas seulement approuvé, il l'a encouragé. Nadaba ilayhi. Troisième, wa maqam al-dulmi Troisième chose dans cette ayat, Allah Azza wa Jal il, il a mentionné l'injustice et la interdit il a dit subhanahu wa ta'ala انه لا يحب allah azza wa jalla pas ceux qui sont injustes numéro 9 prochaine form de générosité qui nous en sont ici de ithor al judu bil khul bil khuluq wal bishri, wal bastati donc faire preuve de générosité avec al bishr wal basta quel est le sens ici de al bishr wal basta Le sourire, un visage souriant. Quoi d'autre Je cherche juste des, euh, des mots plus plus généraux, plus, plus expressifs. Oui. Être chaleureux. Barak Love, j'aime ce mot. Être chaleureux. Donc être chaleureux, être souriant, donc tout ça on appelle ça el bishelo, el basta. Ça veut dire lorsqu'on va voir quelqu'un, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, on vient de voir cette personne, c'est le début de la journée. Il y a quelqu'un qui est chaleureux, qui est souriant, n'a rien à offrir, il va pas me donner de l'argent, il va pas me donner une information, mais juste de par son attitude, la personne, elle montre une attitude qui est bonne. Il y a quelqu'un d'autre. La même chose, je n'ai pas, pas besoin qu'il me donne de l'argent ou autre chose. Mais si je le croise, pour n'importe quelle raison, la personne, elle a une certaine attitude qui est renfermée. Elle est toujours, elle a l'air d'être toujours en, en colère ou attristée ou je ne sais pas, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Ok Ça c'est un manque de « becher » de « alaqa » ça, ça fait pas partie du bon comportement alors le bon comportement, il dit ici c'est de montrer entre autres ce visage souriant ce visage chaleureux cette attitude qui est chaleureuse alors il dit ici et ça c'est le caractère dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a parlé lorsqu'il a parlé du bon comportement que certaines personnes vont atteindre le niveau de sa'im al-qa'im. Qu'est-ce que ça veut dire sa'im al-qa'im Sa'im al-qa'im, c'est le croyant qui est en, régulièrement en train de faire le jeûne. Il y a des gens, toujours, il fait le jeûne, toujours, deux fois par semaine, trois fois par semaine, quatre fois par mois, cinq fois par mois. Il fait beaucoup d'oséim. Et qa'im, il fait beaucoup de prières la nuit. À chaque nuit, il fait 8 taraqa'aï. Il, il fait beaucoup de prières la nuit. Prières surérogatoires. Alors ça, c'est lourd sur la balance. C'est beaucoup de bonnes œuvres. Mais le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de personnes que juste avec leur bon comportement, ils vont atteindre un niveau comparable, sans avoir fait autant de qiyam la nuit ou d'osiyam, de, de jeûner le jour. On parle bien sûr du jeûne suréugatoire et de la prière suréugatoire. Il faut être clair sur cela. En passant, le bon comportement, ça on peut faire toute une série de cours. On peut amener des livres parler des grandes citations, les savants. Les savants ont fait beaucoup de preuves d'excellents de, comportements. Les savants de l'islam, les pieux de l'islam à travers l'histoire et ainsi de suite. Et euh, quand, on, quand, quand on parlait tout à l'heure de celui qui fait générosité de ce... Euh, de cette... Euh, de, comment on comment dit dire, comment, comment dire ça de son, de son honneur de son honneur l'histoire c'est que l'un des salaf il lui a dit je vais quelqu'un lui a dit quelqu'un voulait lui faire du mal voulait l'insulter il lui a dit je vais te dire mille mots et je vais voir avec quoi tu peux tu peux répondre il lui a dit je ne vais pas te répondre même avec un seul mot même un seul mot je ne vais pas te le, te le répondre tu peux dire ce que tu veux Moi je ne dis pas les mauvaises paroles. Et l'un des salaf, une fois il a dit Si ce n'était pas que j'aime pas que les gens désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala Si ce n'était pas que je n'aime pas que les gens désobéissent à Allah J'aurais souhaité que plein de personnes fassent de la médisance contre moi à chaque jour. Comme ça, je vais avoir beaucoup de récompenses le jour du jugement dernier. Mais il dit la seule chose qui me m'empêche de le faire, c'est que j'aime pas que les gens vont désobéir à Allah parce que ça c'est haram. Je suis en train de souhaiter que les gens font le haram et désobéissent à Allah subhanahu wa taala. Après ça, il dit le dixième. Alors écoutez ça aussi, c'est très intéressant. Donc là, ça va dans le sens de l'abstention, dans l'autre sens. Il dit ici: Al-judubitar kihi ma fi aidi nasi alayhim, fala yaltaftu ou fala ytaftu ça c'est le doux de la générosité de quelqu'un qui n'a rien à offrir disons, n'a rien à offrir mais la seule chose qu'il a à offrir aussi elle est très intéressante c'est qu'il n'a aucun intérêt pour ce qui est auprès des autres le prophète mohammed sallallahu alayhi wa il a mentionné dans le hadith إِذْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهِ وَذْهَدْ فِي مَا فِي nas النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ si tu vas voir le zuhd le zuhd ça veut dire j'ai pas d'intérêt, je me détache de la dunya le zuhde envers la dunya cette vie du bas monde Allah Azza wa va t'aimer si tu fais preuve de zuhde il dit le prophète Mohammed envers ce que les gens possèdent ce qui est entre les mains des gens les gens vont t'aider alors ça aussi c'est une forme de générosité mon voisin est très riche « Mon cousin est très riche, euh, le frère de mon meilleur ami, il est très riche. » Mais une forme de générosité que je peux faire, c'est que je ne montre aucun intérêt pour leur, pour leur dunya. Parce que sinon, je vais commencer à, ne serait-ce qu'avec mon intention et ce que je montre, je veux ici partager leur dunya. Je deviens un peu gênant parce que ça se remarque ça quand quelqu'un il veut la dounia des autres ça se remarque vous comprenez ça se remarque ça va avoir des conséquences et les gens vont être un peu gênés comme si quelqu'un il cherche des intérêts auprès de moi pourquoi est-ce qu'il veut me rendre des services qu'est-ce qu'il cherche exactement pourquoi est-ce que cette personne est tellement gentille mais celui qui fait vraiment preuve de sourd il n'a aucun intérêt ce que vous avez vous le laissez chez vous ça c'est ce que Allah vous a donné ça ne m'appartient pas Et je n'ai aucun attrait, je me détache, je n'ai aucun attachement, ne serait-ce que par le cœur, je n'ai aucun attachement. Ça, eh ça c'est une forme de générosité parce que tu vas laisser les gens tranquilles parce que les gens vont t'aimer les gens vont te faire confiance parce que les gens ne se sentent pas menacés un peu par ta concurrence ou ton, ou ton intérêt donc il dit ici que même le pauvre qui n'a rien à offrir Si ce qu'il a à offrir ça c'est sa générosité envers ce qui est entre les mains des gens et eh bien elle va sortir lui aussi parfois plus gagnant que eux parce que il est plus indépendant il a plus de repos dans sa conscience dans son esprit okay, après ça donc là on commence à parler de un peu de certaines règles à prendre en considération pour ne pas aussi faire preuve de générosité dans les mauvaises situations. Il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas faire preuve de générosité parce qu'il y a certaines ressources sur lesquelles on doit être très égoïste. Ça, c'est à moi et c'est seulement à moi. Alors, il dit ici, le Ithal, cette générosité très très haute, ça commence par le fait de préférer les autres sur moi tant que c'est une chose qui ne touche pas à ma foi ça ne coupe pas mon chemin vers Allah et ça ne me fait pas perdre mon temps précieux mon temps précieux c'est pas mon temps pour jouer c'est mon temps pour la akhira mon temps que je dois investir pour la akhira parce que le temps contrairement à l'argent au bien matériel quand ça part ça ne revient plus Les biens matériels, on peut perdre et on peut générer meilleur que ce qu'on a perdu. Le temps, chaque minute qui passe, elle ne reviendra jamais jusqu'au jour du Jour dernier, jusqu'à yom al qiyam. On ne peut pas la récupérer. Alors il dit ici wa dalikabi antuqadi mahum al-nafsika fi mursalhiim, مثل أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعراب وتسقيهم وتضم. Alors il dit ça, c'est le ishar lorsque je laisse, je laisse les autres passer avant moi. Dans leurs masalifs, dans leurs intérêts personnels, encore une fois tant que ça ne touche pas à Mandine, leurs intérêts de la dunya, je peux parfois les laisser passer avant moi. Et il dit très clairement, même jusqu'au point parfois que je vais accepter moi d'être affamé et qu'eux ils vont manger. Je vais être assoiffé et ils vont boire. Vous pensez quoi de ça La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbali nafsir. Très bien. le Prophète Sallallahu Asimil a dit que personne parmi vous ne va avoir le iman avant qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. Mais les savants, ils ont dit que le ithar, c'est pas nécessairement dans ce hadith. Le ithar, c'est un niveau plus profond. Parce que le ithar, comme vient de mentionner, j'ai pas aimé pour mon frère ce que j'aime pour moi, j'ai aimé pour mon frère meilleur que ce que j'aime pour moi. Je suis assoiffé, il va boire, je suis affamé, il va il va manger. Vous pensez quoi de ça? Qui sont quoi? Je ne connais pas, Allah, peut-être. C'est pour cet exemple bien spécifique bien précis que j'ai dit. Oui, pousser la chose à l'extrême. OK. Oui. Non, pas... Taïb, donc on a la capacité, mais si on a, parce qu'ici on parle, on n'a on on a pas de capacité, on a une seule chose, c'est moi, lui, c'est soit moi ou, ou l'autre personne, lui, y a je pense il y avait euh, euh, qui se mal de, de, de, ils avaient le pouvoir de, de la mais ils se mal du fait que ceux qui pouvoir Sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Taïb, ça c'est plus au sens moral. Excellent. Oui, Akhi. Ok. Oui, le, oui, la nourriture c'est un besoin essentiel. Comme tu le dis, on maltraite notre corps. Mais est-ce est qu'on le fait juste pour le faire, pour le plaisir Non. On le fait parce que l'autre personne aussi, elle est dans la même situation. Alors, regardez. Oui, je sais que dans le, camp, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un peu aberrant. Mais on va commencer à, comme on dit, from scratch. On va construire depuis, depuis le début. De un, comme on a dit, on ne parle pas ici d'une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ça, c'est un niveau très élevé de foi, de iman. OK al ithar on a dit que ce n'est pas une obligation d'arriver à ça. De dire à mon frère, tu manges et je vais rester affamé. Ça, ce n'est pas une obligation dans l'islam. Mais, Al-Ithar, avec l'exemple que je viens de citer, euh, si on réfléchit bien et bien dans certaines situations de la vie, ça devrait être au moins. C'est pas juste, mais ça devrait l'être. Peut-être que ce n'est plus pour certaines personnes de nos jours, mais ça devrait l'être comment Ça devrait être comme ça. Envers vos enfants. Ils mangent et vous allez être affamés. Ils boivent, vous allez être fait Si c'est à l'extrême, y, y a pas, y a pas de ressources. C'est soit toi ou eux qui passe avant. Ça c'est la fêtrera normale, n'est-ce pas Donc ça c'est une forme de ithar et Allah azawajalla les récompense même pour ça. Même si comme j'ai dit de nos jours, il y a des gens que même ça ils vont être contre ça. Il y a des gens de nos jours, incluant des muslimines non en passant des, entre guillemets des muslimines comme ça. Parce qu'ils lisent dans certains livres, ils vont, ils, vont chercher, ils, vont, ils vont aller sur Amazon, ils vont chercher un livre qui est best-seller avec, euh, avec 3000 étoiles, 3000 ratings de 5 étoiles, qui dit comment, je ne sais pas moi, how to, quelque chose comme ça, ça commence tout par how to, et les, et les 7 meilleurs et les 5 meilleurs vont acheter ça, et ça va dire que tu dois être avant tout, et attention même tes enfants tu dois être ne fais pas en sorte que tes enfants vont te faire oublier toi-même à cause de tes enfants tu vas ne faut pas t'oublier prends le temps pour toi-même tu es la priorité et tout après ça donc ça ça commence à prendre de l'expansion de nos jours OK Donc comme on a mentionné ici Al-Ithar, ça peut arriver à ce niveau-là de devoir, même parfois nous, être affamés pour que l'autre va manger. Parfois c'est nécessaire, parfois c'est al-fadl, c'est un niveau très élevé de générosité pour lequel Allah Azza wa il récompense wa Taala bhpaisu lay uädi dälka illa artikabi itlaf illa yajuzu fi aldin, och som att du äter dem med mälig, och du ligger en kallt mustram. Comme si quelqu'un va préférer les autres avec son argent, avec sa richesse, et lui va rester sans rien. Est-ce que så, man kan göra? En bror la khutba. Abu Bakr Sidiq, han gav allt, alla goda, och han lämnade ingenting. Abu Bakr Sidiq, Allah är glad över honom. Kan man Tu donnes toute ta richesse, tu dis aujourd'hui Sadaqah fi sabilillah, tout mon compte bancaire je le vide, je n'ai plus rien pour moi. Est-ce qu'on peut faire ça ou non? Vendez ma maison et donnez. Est-ce qu'on peut faire ça ou non? Oui. Ça peut aller à l'encontre de nos obligations. Très bon point, oui. Tant que ça n'affecte pas notre foi. Tant que ça n'affecte pas notre foi, très bon point, oui. Un, un haut niveau de tawakkul, Allah Azza wa Jal. Troisième point, excellent. Donc, c'est un peu ça. C'est que, ah, par, défaut, par défaut, ce n'est pas une bonne pratique à faire. Pourquoi ce n'est pas une bonne pratique à faire Ce n'est pas parce que ce n'est pas la bonne chose. Non, c'est parce qu'elle a des conditions, cette pratique-là, et ces conditions-là ne s'appliquent pas à la majorité parmi nous. Il y a une exception une vraiment une élite de personnes qui arrivent à un niveau de foi et qui sont dans une situation dans laquelle ils peuvent faire don de toute leur fortune fils parce que comme on a dit abou bakr se anhu il l'a fait il a donné tout tout ce qu'il avait sadaqa fils mais abou bakr se lorsqu'on lui a dit qu'est-ce que tu as laissé à ta famille qu'est-ce qu'il a dit taraqtu lahumullaahu rasulah je leur ai laissé à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam donc lui il est sérieux Abu Bakr Siddiq mais aussi c'est pas juste Abu Bakr Siddiq sa famille est-ce que la famille de Abu Bakr Siddiq se contente de avoir Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam oui parce que la famille de Abu Bakr Siddiq c'est comment c'est? c'est euh, Aïcha radhiyallahu anha l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre autres et sa mère et sa sœur donc c'est c'est le haut niveau de foi partout donc pratiquement parlant Si quelqu'un a une famille à prendre en charge, tu as des enfants, tu as une épouse, tu as une famille à prendre en charge, ce n'est pas vraiment logique de dire « je fais don de tout ce que je possède » parce que c'est ta famille qui va payer les conséquences. Tu vas faillir à tes obligations et c'est rare, quasiment euh, égal ou presque égal à zéro, de trouver de nos jours une famille qui va te dire C'est très bien ce que tu as fait. On te soutient plus, on te soutient tous, on est tous patients avec toi. On va être patients. Donc ça c'est numéro 1. Numéro 2, même la personne elle-même. Peut-être c'est une action qu'elle va faire sur le show Quelques jours plus tard, Shaitan, il va lui dire Qu'est-ce que tu as fait Tu vois, Sadaka, ceux qui donnent la Sadaka, et bien, ils souffrent. Regarde, il y a personne qui te, personne ne te donne de l'importance. Tu vois, toi, tu as aidé les autres. Maintenant, il y a personne qui veut t'aider. Et là, il va regretter. Il va dire Qu'est-ce que j'ai fait et Ainsi de suite. Et là, à plus long terme, ça va affecter sa foi négativement. Mais si quelqu'un, par exemple, célibataire, pas de famille à charge, il vit tout seul, il a 50 000 dollars dans son compte bancaire. Il est en santé, Il peut facilement trouver un emploi. Il fait du commerce et tout. Alors il dit Regardez, il y a un tremblement de terre. Il y a des gens qui vivent maintenant dans la misère. 50 000 dollars qui est dans mon compte, envie de ça maintenant, ok Il fait ça. Ta'awwakulillah, subhanallah. Ta il sait qu'il va être patient, Inshallah, pour une certaine période. Il y a pas de mal à faire cela. Il y a pas de mal à faire à faire cela. Alors il dit ici wa amma al la yaqta'a 'alayka tarikan fa alla är värdig att vara med i din väg till Allah. Alla är värdig att vara med i din Allah. Alla är värdig att Allah. Alla är värdig att vara med i Allah. Alla är värdig att vara med i din väg Allah. Han lire le Coran, faire du'a, faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, khassaya là de tes amis qui dit assalamu alaykoum, wa alaykoum assalam wa rahmatullah et il s'assoit devant toi. Et tu vois lui qu'il a le goût de parler, veut discuter, passer un peu de temps. Toi tu te sens mal, tu dis ben c'est mon Quran, je dois Je dhikr et je commence à discuter avec lui comment ça va, l'appui le bouton et tout. Ça c'est pas de la Ça, c'est quelqu'un qui est venu pour couper ton chemin vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ton chemin vers Allah, ton cheminement, ce n'est pas quelque chose à, à sacrifier. Ça, ce n'est pas ma dunya. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la nourriture. Ça, c'est ma är jag ldit? C'est comme un voyageur qui lors de son voyage, au courant de son voyage, quelqu'un l'a intercepté, a commencé à lui parler jusqu'à ce qu'il a. Sans si, si on donne un peu l'exemple de nos jours, quelqu'un il a un vol à l'aéroport, va aller d'ici, va partir en Europe, ou en Afrique, ou en Asie son vol c'est dans 4 heures alors il se dirige vers l'aéroport lorsqu'il arrive à l'aéroport, quelqu'un dit moi, moi je suis ton ami, on va parler un peu, on va discuter et là elle va discuter, va discuter avec lui au point où il va rater son son vol ça c'est quelqu'un qui manque de de sagesse et de bon jugement dans la vie, pourquoi parce qu'il a raté, il a raté son voyage à cause de ce de cette personne qui l'a intercepté ici c'est la même chose, quelqu'un qui va couper mon cheminement vers Allah subhanahu wa taala alors il dit wa hada wa hada halu akthar sadiq al sa'ir ila allah taala fa itharhum sauf si pour des exceptions comme un invité le parce que le prophète Muhammad, alayhi, nous a exigé de bien traiter notre invité On tous le ضيف وكون till حديث ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه celui qui croit en Allah et au jour du, ju du jugement dernier il va doit traiter son ضيف son invité avec honneur quel est le sens de l'invité quelle est la définition de l'invité c'est qui l'invité dans l'islam c'est qui l'invité donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam par lui Très bien, Barakalaufic. Donc, l'invité dont ça parle dans les hadiths, ce n'est pas l'invité comme on le connaît de nos jours. Okay? Ce n'est pas, pas l'invité qui est mon ami que j'invite à la maison. Il habite juste two blocks away, juste là-bas, et il, il vient pour parler un peu. Je vais lui faire un thé. Ce n'est pas ça, l'invité dont le prophète Mohamed Salah Salah dit que lui, il a un droit sur nous. Et tout. Ça parle de l'invité qu'il vient de de l'extérieur, qui vient de l'extérieur c'est ça Abbaïef, c'est pas l'inviter au sens de c'est juste quelqu'un que j'invite, parce que si à chaque fois qu'on invite quelqu'un à la maison ou que quelqu'un veut venir nous voir on doit tout arrêter la roue de la vie et s'asseoir avec cette personne et faire preuve de générosité, donner notre temps et tout, eh bien il y a beaucoup de choses qu'on va qu'on va rater. Beaucoup de choses qui sont importantes qu'on va rater. La même chose, si quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un a besoin d'aide nécessaire, alors sacrifier notre medjlis de zikr et fermer notre livre de doa ou de zikr et prêter écoute à cette personne, ça c'est pas quelque chose de mal à faire. Mais si quelqu'un veut juste parler, veut juste perdre du temps, passer du temps, et bien on va pas sacrifier notre akhirah pour cette personne, pour une telle discussion. وَكَذَلِكَ الْإِثَارُ بِشْتِغَالِ allt vi behöver göra är att vi ska vara med och hjälpa till. Vi behöver inte c'est med och hjälpa till. Vi behöver inte vara med och hjälpa till. Vi behöver inte le med och hjälpa till. Vi behöver inte vara med och hjälpa till. Vi behöver inte vara Un seul dossier à la foi. Ça peut sembler que notre cœur il est multitask, c'est pas vrai. C'est juste que il y a un moment il est sur ça, le moment juste après. Sur... Mais à un moment précis, le cœur ne peut traiter que un seul dossier à la foi. De ce fait, si on va mettre un dossier lourd sur notre cœur, notre cœur pourrait être trop occupé pour faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se soucier de l'akhirat, de la religion, ainsi de suite. Alors il dit ici, une, un exemple de générosité qui, qui n'est pas nécessairement le bon, c'est être soucieux. Ça c'est le cas de certaines personnes qui sont trop altruistes. Être trop soucieux, porter trop de soucis des autres, des masalikhs des autres, des autres personnes. La situation des autres personnes. Pour des choses qu'on ne peut pas les aider. « Il n'y a rien que je peux faire à cette personne. »« Mon frère, ça fait très longtemps qu'il est à l'université et il n'a pas encore obtenu son diplôme. »« Quelqu'un dit, mon autre frère, il a déjà 40 ans, n'est pas encore marié, n'a pas fondé de foyer. » Et quelqu'un est en train de porter des soucis comme ça, sur des choses qu'on ne peut pas faire, grand chose pour aider la personne. Ce qu'on peut le faire, peut-être on l'a déjà fait ou non, on ne peut rien faire. Est-ce que ça c'est un bon sentiment à avoir? Pas nécessairement. Parce que ça c'est quoi? C'est des dossiers sur le cœur, sur la conscience qui ne mènent à rien du tout. C'est pour ça elle dit ici, juste après ça, Excepter si c'est pour une personne qui est traitée injustement, qu'on peut l'aider, on peut aller se mettre aux côté de cette personne-là, supporter contre l'oppresseur, on peut faire quelque chose-là, il faut porter le souci de l'autre personne. Ou bien la même chose ici, ira, faites la faim et de quelqu'un qui est vraiment dans une crise, dans une situation. Mon voisin, le prophète Mohamed, nous a parlé de ça. Le croyant, ce n'est pas celui qui mange à sa faim alors que son voisin, il est affamé. Je sais que mon voisin, il souffre, il n'a pas de quoi manger. Et moi, j'ai beaucoup de choses avec quoi l'aider. Non, non, ça, je ne vais pas dire, je ne veux pas porter des, des projets de, comme ça, des dossiers sur mon cœur. Je dois Je dois porter ce souci parce qu'il y a une aide que je peux faire pour cette personne et l'aide d'Idnil Azza wa ou par une Shafa'a hasana comme on a mentionné tout à l'heure une bonne intercession je peux l'aider par mon intercession je peux aller parler à quelqu'un qui peut l'aider souvent c'est ce qu'on peut faire on ne peut pas aider la personne directement on peut parler à quelqu'un qui peut Aider cette personne. Mais encore une fois, lorsque les gens ne veulent rien faire, on veut faire preuve de paresse. C'est là qu'on ne va pas aider les autres personnes. <t 'en fait> on voit مكروه حرام كمن بالصف غيره هو ça cet exemple beaucoup ici. C'est une démonstration de l'ignorance encore une fois, qui existe chez plusieurs personnes dans, euh, à propos des préceptes de l'islam. Les juristes, les savants de l'islam, ils parlent de la question de est-ce qu'on peut faire preuve de générosité dans les bonnes œuvres Ça veut dire qu'il y a une bonne œuvre, une bonne action, je te laisse toi la faire, je te laisse passer et faire ça. Alors il dit que les savants de l'islam, ils ont dit soit que ça c'est haram, interdit ou détestable. Il donne l'exemple de celui... Ça envoie ça, c'est pour ça que j'ai dit parfois, il euh, y a des situations qui montrent clairement que les gens ont besoin d'apprendre leur religion. Quelqu'un, ça c'est le premier rang dans le masjid, ça fait l'awol pour faire la salat. Comme on sait, la meilleure prière c'est pour les hommes de prier dans le premier rang. Et là il va avancer, il y, y a juste un seul espace. Il fait un pas, il prend cet espace. Après ça, il regarde à droite et il voit derrière lui quelqu'un qui regardait le même espace. L'autre, il était aussi intéressé à prendre l'espace. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va reculer et il dit, « Vas-y, mon frère, prends la place. » Est-ce que c'est une bonne chose à faire, ça? Non. non. Lorsqu'il s'agit des pas vers le Jannah, on ne dit à personne, « Viens entrer Jannah avant moi. » Non. Ça, c'est « Moi avant tout. » Parce que même Yahou Malkiyam à le jour du jugement dernier, incluant les prophètes, musulman, incluant les prophètes, chacun va dire, nefsi, nefsi. Aujourd'hui, ce qui compte, oui. Oui, mais si je pardonne aux gens qui parlent du mal de moi, c'est moi le gagnant dans l'au-delà. J'ai rien perdu dans ma religion. J'ai pas perdu une opportunité. Je ne vais pas leur donner des CIA. Oui, c'est ça. Mais je vais prendre de leur Hassanet. Et mieux encore, Lars-Hodil va me récompenser pour le pardon. Le pardon, c'est une bonne œuvre pour laquelle Lars-Hodil récompense. Mais là, si je laisse quelqu'un prendre le premier rang, sauf Awel, il n'y a, a pas de bien dans ça. Vous comprenez, ce n'est pas quelque chose qui est encouragé dans l'islam. Ça c'est amal korba, ça c'est rituel, c'est un acte d'adoration. Je le fais avant tout le monde, je ne laisse pas... Bien sûr, on ne parle pas ici, c'est pas parce qu'il y a d'autres personnes, c'est d'autres extrêmes. Il y a ceux qui vont le prendre injustement. Okay, il, vient, il, vient, euh, il vient avant tout le monde, il va déposer son manteau ou un sac ou quelque chose et il sort du masjid. Et il revient après deux heures pour le salat. Du moins, place réservée. Non, pas de place réservée. Prends ton manteau, on le met derrière. Si tu prends, tu arrives et tu prends ta place. Donc, Ou y'a bil-qurbihi, bi-qurbihi minal imam, Ou y'a u'athiru bil-adhani wal-iqamah, la même chose. Le adhan, l'appel à la salat. Quelqu'un va dire à quelqu'un, Non, vas-y, vas-y, toi tu fais le adhan. Il allait faire le adhan, il dit, non, vas-y, vas-y, tu peux faire le adhan. Sauf si l'autre personne est plus qualifiée, que moi je ne connais pas comment bien faire l'edin, ça c'est autre chose. Mais si on est qualifié de, euh, au, au même niveau, et eh bien c'est nous qui devrions le faire avant, avant l'autre personne. Finalement ici, la dernière section qui nous mentionne ici, qui est aussi très très intéressante, mais on va la, on va la, on va la, la résumer parce qu'il a mentionné beaucoup beaucoup beaucoup de détails. C'est surtout intéressant à lire en arabe parce que le sens ce n'est pas très très... Euh... Ibävrigt, och det stående är att han är rättvis. Det är inte att han är wa Det är att han är rättvis. Det är inte att han är rättvis. Det är att han är rättvis. Det är inte att han är Det att han är rättvis. Det är inte att han J'ai un choix à faire, soit que les gens vont m'aimer, ou c'est Allah qui, qui m'aime. Je préfère que Allah wa soit satisfait de moi, même si les gens n'aiment pas ça. Alors il dit marda tuhu wa salam. Ça c'est lorsque quelqu'un va faire ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala même si ça va rendre les gens en colère. C'était ça la situation et l'état des prophètes, des messagers alayhi wa Les messagers alayhi wa n'ont jamais fait du politiquement correct, n'ont pas fait pour rendre les gens heureux, faire plaisir aux autres. Ils ont fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala même si les gens sont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 Ils l'ont ils l'ont persécuté, ils l'ont rejeté, ils étaient insatisfaits de lui. Ça c'était l'état majoritaire des gens autour du prophète Mohammed sallallahu al Les gens éloignés mais pire encore les gens proches. Parce que lorsque c'est les gens proches qui se tournent, qui se retournent contre nous, ça ça fait encore plus de mal. Il y a des gens, ils peuvent prendre ça lorsque c'est des étrangers qui le détestent. Mais lorsque ça devient les personnes les plus proches de lui, de son entourage, qui commencent à le rejeter, il y a des personnes qui ne peuvent plus prendre ça. En réalité, on doit prendre ça. Préférez ceux qui nous amènent la satisfaction d'Allah Azzawajal. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas ce qui rend les gens heureux. C'est ce qui amène... L'approbation Et la satisfaction och rida. Då Allah wa ta'ala تعالب حتى ظهر دين الله على كل دين وقامت حجته على العالمين وتمت نعمته على المؤمنين. Fålmjena alahadum från dörren till den här. Efter många många år på salat och salam. Och så genom att det att det är det att det är det att Toujours är det att det är det att det la satisfaction att det är det C'est que cette personne-là, c'est elle qui va sortir victorieuse. Allah Azza wa va lui donner le succès, la victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner le dessus sur les personnes qui ne l'aimaient pas, qui étaient insatisfaites de elle, qui étaient en colère contre elle. Et l'aïm a att TQO Kom Allah S. B. و T. الكريم والمحنَةُ تعظم على صاحب هذا الإيثار ليتأخر من ليس من احتملها وتقدم تلك المحن تلك المؤن عونا وهذا معروف تعظم. dans ce mindset, dans cet état d'esprit, moi je cherche qui satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala même si c'est au détriment de ce qui satisfait aux gens il dit la règle, on doit connaître ça être préparé psychologiquement à l'avance la règle c'est que ça, ça va venir avec une lourde épreuve tardoumou al-mihna pourquoi? pour que ça filtre ceux qui sont sincères et ceux qui ne sont pas sincères ceux qui méritent ça, ce statut noble, ceux qui ne le méritent pas Parce qu'initialement, toujours, on va dire ça avec la langue. Tout, tout, tout le monde va dire ça. Pas tout le monde, mais beaucoup de personnes vont prétendre. On va dire, oh, ce qui compte pour moi, c'est que Allah il soit satisfait de moi. Les gens, ce n'est pas important. Mais là, l'épreuve, elle va venir. Quand l'épreuve, elle va venir, il y a beaucoup de personnes qui vont lâcher, qui vont revenir en arrière, qui vont se retirer. Ils vont dire, finalement, je vais faire de mon mieux pour euh, satisfaire aux gens. Ou pour euh, tenir le bâton au milieu comme les hypocrites ils font les hypocrites Allah dise dit modabdabina entre cela il n'y a pas de dieu ici et là les hypocrites ils sont entre les croyants et les mécréants toujours ils essaient d'être avec eux et et avec eux une fois ils sont de ce côté une fois ils sont parce qu'ils de, de position alors il dit mais après cela c'est quoi la finalité de la chose Un cadeau, elle devient un gain, elle devient une victoire. Ça, c'est toujours la règle dans la vie. Il n'y a rien de noble qui se prend facilement. On connaît la fameuse parole de l'imam Shafi'i rahimahullah, lorsqu'on lui a dit :« A khayru lil mar'i an yubtala ou an yumakkan. Est-ce que c'est meilleur pour la personne d'être éprouvée, d'être testée, ou d'avoir Le succès, la victoire, la puissance, la vraie puissance. On ne parle pas ici de la puissance qui est prise par l'injustice, par la corruption, par le mensonge, par le faux. On parle d'une puissance, d'une force, d'un succès, de temkin, le dessus. Et temkin, c'est le fait d'avoir le dessus. On parle lorsque c'est légitime. Alors on lui a dit, Imam Shafi, est-ce que c'est meilleur que le croyant soit éprouvé ou est-ce que c'est meilleur qu'il ait ce temkin parce que s'il est éprouvé eux, se... est probablement celui qui a posé cette question il s'est demandé ça il dit si il est éprouvé il va avoir beaucoup de hassanat beaucoup de bonnes œuvres. mais s'il n'est pas éprouvé il va juste avoir le temkin ça c'est aussi la belle vie c'est bien alors qu'est-ce qu'il a dit l'imam pour leur corriger un peu leur... que leur question déjà elle est fausse il leur a dit la personne, il n'y a personne qui va avoir ce fameux temkin avant de passer par le Eptile, par l'épreuve. Si on voit quelqu'un dans la vie qui a atteint le vrai Temkin, on en a eu beaucoup à travers l'histoire, surtout ceux qui sont à travers l'histoire, c'est parce que c'est vraiment après la mort de quelqu'un qu'on peut juger, vraiment du sommaire de sa vie. Ça s'est terminé par quoi, au fait Si on voit que quelqu'un a eu vraiment le Temkin, il faut déjà prendre pour acquis que la personne, elle a été éprouvé, même si on n'a pas nécessairement les détails de son épreuve dans sa biographie. Vous savez, les savants de l'islam, incha'Allah, bientôt, je, je compte faire ça, incha'Allah, toute une série, longue série, incha'Allah, qu'on va faire graduellement sur internet, sur les savants, les savants de l'islam qui ont été éprouvés. Et on a tellement, mais ça c'est un aspect dont on ne parle pas, on parle seulement des savants, ils avaient beaucoup de science, partagé des avis, c'est tout. Presque tous les grands savants de l'islam, ils ont été éprouvés, presque tous. Si, si ce n'est pas tous. Presque tous Ils ont été quoi Éprouvés durement dans leur vie Ceux qui ont été emprisonnés Ceux qui ont été torturés C'était quelque chose de normal Vous avez trouvé souvent dans les livres de biographie Des grands savants de l'islam Imam Malik, Imam Ahmad ça, Vous avez toujours trouvé une section qui dit Son épreuve Alors il y a eu à un certain moment donné, Un sultan, un juge Quelqu'un qui était en colère contre ceux Savants. Vous savez qu'est-ce qui est très très très intéressant? L'un des, des profils ou bien l'un des cas typiques des épreuves de ces grands savants de l'islam, c'était à cause de quoi? Pour nous, c est, c est ça peut paraître ridicule, inconcevable de nos jours. Donc ça c'est logique, Quand on s'attend tous à ça, il va dire des choses que le gouverneur n'aime pas parce qu'il a parlé de ses actions. Mais il y a quelque chose d'autre qui est vraiment surprenant. Lorsqu'on leur proposait la position de juge, Al-Qabâ, le sultan, le calife, autre chose, il convoque ce savant de l'islam. Il dit écoute, toi tu es grand savant, tout le monde te respecte et tout. C'est ta journée aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de te nommer juge en chef. Et là, la surprise, c'est que non, je n'accepte pas cette position. Pourquoi tu n'acceptes pas? Non, je n'accepte pas cette position. Je ne veux pas être juge. Et là, ça arrive, c'est arrivé plusieurs fois, au point de torturer, d'emprisonner pour essayer de le forcer. Tu dois devenir juge. Non, je ne veux pas être juge. est ne pas censé obéir comme, euh, Non, y a, euh, non, on n'a pas obéir à quelqu'un qui nous impose une position d'être un juge. Personne qui peut imposer ça. Pourquoi, pourquoi, pourquoi il, pourquoi il n'acceptait pas? Mmh. Être juge, c'est quoi? Tu vas devenir puissant, tu vas devenir riche, respectable. Pourquoi il n'acceptait pas selon vous? c'est ça parce que c'est une très lourde responsabilité d'être juge ya daoud ou nous t'avons fait khalife sur la terre pour un juge peut facilement finir en enfer s'il va juger entre les gens de façon incorrect de façon mauvaise il va pas dire la vérité il va il va donner droit à celui qui a tort c'est très grave auprès d'allah azawad louia Non, non, ce n'est pas haram, ce n'est pas, pas du tout haram. Oui, bien sûr, ça, ce n'est pas juste haram, ça, c'est kofraïjad en bilah azoodje. Je n'ai pas, pas bien compris ta question, je pensais initialement si quelqu'un n'accepte pas. C'est pas, c'est pas que c'est, inter... mais là je, je, réponds à ma question que moi j'ai compris. C'est pas que c'est interdit de devenir juge en islam. C'est juste que encore une fois, eux, ils... ça c'est des choses qui étaient des responsabilités. La même chose pour les fatwas. Les fatwas, faire une fatwa, même parfois les compagnons du prophète Muhammad quand quelqu'un leur demandait une fatwa sur l'islam, une question sur quelque chose de particulier, ils se repoussaient la responsabilité. Lui, c'est un compagnon, un savant de l'islam. Quelqu'un pour, vient pour lui demander une chiste, il va dire « Va demander à tel compagnon. » Et l'autre va dire va, « Va demander à l'autre. » Là, il va faire le tour. Quand ça revient le cercle à lui, là, il va répondre. Parce que là, il sait qu'il doit répondre. Il n'a pas le choix. Mais il préférait laisser la responsabilité pour quelqu'un d'autre. Donc ici, pour finir, comme on a mentionné, on a parlé ici de « Al-Mihna » Här och vad jarat sullen Allahs, som inte kan ersättas, är att den som återar mardåten av skapandet på sin mardåt, att han ska skratta över den som återar Det är en princip i detta universum som Allahs har etablerat. Det är att den som vill uppfylla andra genom uppfyllandet av Allahs. Souvent, ça va se retourner contre lui. Qu'est-ce qui arrive lorsque ça va se retourner contre lui Eh bien, les gens à travers lesquels toi, tu voulais avoir leur satisfaction, même si c'est par la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa va faire en sorte que ces gens-là, ils vont finir par te détester, par se retourner contre toi. Parce que tu as gagné, comment on dit tout à l'heure Rappelez-vous tout à l'heure, on dit l'argent qui n'est... Si, par exemple, de l'argent... Et gagner haram. Il y a des gens qui gagnent de l'argent haram. Qu'est-ce qui va manquer dans cet argent La baraka. La baraka pas de bénédiction. Ça vient, peut-être rapidement, ça va partir. Oui. Rapidement. Ou ça va partir et ça va faire mal lorsque ça va partir. La même chose ici, si on a gagné la satisfaction, le respect des gens de la mauvaise façon, en désobéissant à Allah, et eh bien ça va partir vite aussi, parce qu'il n'y a pas de, de barraquat. Celui qui te louangeait hier, qui te dit que tu t'aimait, qui te respectait et tout, aujourd'hui il va se retourner contre toi. Il va t'insulter, il va dire tu es la mauvaise personne, je ne t'aime pas, tu es quelqu'un de mal, tu n'as jamais rien fait de bien, ainsi de suite ça c'est, Allah subhanahu wa ta'ala va nous punir par cette personne à travers ou à cause de laquelle on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala alors il dit ici euh, alors il dit ça c'est en prenant en considération aussi que la satisfaction des autres que les autres soient satisfaits de moi ça ce n'est ni maqdour ni possible, c'est pas humainement possible que de, de, de t'assurer que les gens soient satisfaits de toi. ni ma'mouron, ni requis dans la religion de s'assurer que les autres soient satisfaits de moi comme, sauf exception bien sûr comme les parents ou l'époux mais pour les autres, les autres personnes que les gens, les gens comme ça les gens soient satisfaits de moi ça c'est pas du tout requis dans la religion, c'est pas demandé. ni il dit ici ma'touron ni ce n'est rapporté dans l'histoire. On ne trouve pas ça dans l'histoire que quelqu'un dit moi. Voilà mon accomplissement, c'est que j'ai rendu les gens heureux. Les gens étaient satisfaits de moi pour toute ma vie. Les gens, les gens. Tout le monde a été satisfait de moi. Il dit ici, Alors si tu vas Ne, tu ne vas pas avoir la satisfaction des gens anyway, dans tous les cas, la meilleure chose pour toi, c'est de t'assurer qu'Allah, il soit satisfait de toi. Après ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont être satisfaits de toi, ils vont finir par être satisfaits de toi, parce qu'il y a des gens qui sont bonnes. Il y, a, il y a des personnes qui sont de bonnes personnes. Mais ils n'étaient pas satisfaits de toi initialement parce qu'ils ne le savaient pas. Le jour où ils vont comprendre que ton choix, c'était la bonne chose, les per ces personnes-là vont être satisfaites de toi. Il y a d'autres personnes qui ne seront jamais satisfaites de toi. Ça, c'est des gens, soit que c'est des ennemis, ils ont des problèmes personnels avec toi. Même les prophètes, les messagers, ils avaient des ennemis, des gens qui ne les aimaient pas, juste comme ça. Ils ne les aimaient pas, ils ne vont jamais les aimer. Ou... Même ces personnes-là, ceux qui vont pas t'aimer, c'est tes amis, ils veulent être tes amis déclarés. Si tu es soucieux de la satisfaction d'Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala va te donner le tamkin au-dessus de eux. Tu vas être tu vas finir par être plus fort, plus respecté que eux et de ce fait, ils vont finir par te respecter malgré eux parce que tu seras en force, en position de force, ils seront par la suite en position de de faiblesse. Et pour finir ici il dit wamilaku dhalika amran az-zuhd hayati wal sanaa. Fa ma dha'afa man wa man ta'akhkhara illa bi hayati wal Alors il dit ici les deux choses principales qui aident à arriver à un seuil où on préfère la satisfaction d'Allah Azza plus que la satisfaction des gens et eh bien c'est d'avoir le zuhd de se détacher de deux choses. Se détacher de deux choses. Ces deux choses-là, si on y est attaché, on va devenir faible dans le cœur. On va être... On va préférer la satisfaction des gens sur la satisfaction d'Allah. Quelles sont ces deux choses-là De un, Zuhdoufi al-dounia, Zuhdoufi al-hayat. Zuhdoufi al-hayat, al c'est quoi La hayat, c'est la vie. La vie. C'est quelqu'un qui veut juste rester en vie pour le plus possible. Comment il dit tout à l'heure les, les savants, si parfois il y a des gens qui ont de la science mais qui vont dire des paroles qui sont fausses à propos de la religion pour satisfaire aux gouverneurs aux plus forts, aux plus riches pourquoi Parce qu'il craint qu'on va le tuer qu'on va l'exécuter, ça arrive parfois donc là c'est quelqu'un qui tient à la vie on dit quelqu'un qui tient est-ce que c'est bien quelqu'un qui tient à la vie il tient comme ça est-ce que ça c'est bien selon l'islam ça c'est une, une expression qu'on utilise on dit quelqu'un qui tient à la vie Allah azza wa jalla tadid annahum ahrasa an-nasu ala hayat ça c'est pas des bonnes personnes des gens qui tiennent ahras hadis ça veut dire ça t'ache tellement à la vie n'importe quelle vie il y a une vie et une vie il y a une vie qui est une vie noble vivre en noblesse vivre en honneur vivre en étant quelqu'un qui est serviteur d'Allah azza wa jalla être respecté ça c'est une bonne vie nas'al Allah Lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jalla En passant, on dit pas Ya Allah, donne-moi une longue vie Faut pas dire ça Faut dire Ya Allah, donne-moi une longue vie Dans ta Dans ton L Obéissance Dans le bien dans... Avoir une longue vie Misérable, ça sert à quoi? Avoir une longue vie qui va nous éloigner D'Allah Allah Qui va nous enfoncer dans plus de péchés, d'injustice De corruption, ça sert à quoi? Alors il dit ici, le premier point ici, c'est le détachement de al-hayat Se détacher un peu de l'hayat. La deuxième chose, plus facile, mais même ça, c'est mon erreur de nos jours. Se détacher de sana ou Les louanges des gens. Pas besoin que les gens disent du bien de moi. Les bons reviews des autres, pas important pour moi. Et ça, c'est pas évident à voir à cause des réseaux sociaux. De la culture des likes. Toujours s'attendre que quelqu'un me fasse un like qu'ils ont apprécié. En réalité, ça, il faut se détacher de ça. Que les gens font des likes, qu'ils disent du bien, qu'ils disent du mal. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est objectivement vrai ce qu'ils disent ou c'est pas vrai. Si le mal qu'ils disent sur moi, c'est vrai, c'est fondé, eh bien, ils viennent de m'offrir quelque chose de bénéfique pour moi. Je peux changer vers le meilleur. Sinon, ça n'aide à rien du tout. Donc, Inch'Allah, on va se contenter de ça. Il est quelle heure maintenant? 8h07. Est-ce qu'il y a des questions par internet? Oui, Inch'Allah. Donc, les questions qui sont ici sur internet, juste avant les questions sur internet, donc on va finir avec notre contenu, InshaAllah. Subhanakallah, amou et hamdik. Allah, ilaha anta. wa atubu Est-ce qu'une personne doit se départir de ses intérêts avec usure avant de compléter l'obligation de l'hajj Donc ça, c'est une question très importante. Si quelqu'un a, euh, a une dette avec intérêt, avec intérêt, ça veut dire à chaque fois si elle ne paye pas dans un mois, c'est plus d'intérêt, plus d'intérêt et tout. Et elle n'est pas capable de rembourser cette dette et d'aller pour le hajj en même temps. Qu'est-ce qu'elle va prioriser Elle va prioriser de rembourser sa dette. Parce que ça, c'est un deyn qui est hal, On appelle ça... Est-ce que quelqu'un qui est endetté, même sans usure, est-ce que quelqu'un qui est endetté peut faire le hajj en islam Oui, si c'est un prêt avec délai, donc déjà de 1, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est un prêt avec délai. Quelqu'un m'a emprunté de l'argent, il m'a dit rembourse-moi dans 5 ans, dans 7 ans, prends ton temps. Ça, j'ai pas de problème. Ou c'est un deyn qui est hal, quelqu'un, il m'a dit... On s'est entendu que le délai, c'est la fin de cette année. Il m'a dit, tu me rembourses. On s'est entendu sur ça. Mais moi, maintenant, je vais partir au hajj, pèlerinage. Si je pars au hajj, je ne pourrai pas le rembourser cette année. Là, je n'ai pas le droit d'aller faire le pèlerinage, sauf si je vais aller lui demander son autorisation. Je dis, regarde, je dois te payer à la fin de l'année, mais là, je vais faire le pèlerinage. Est-ce que tu peux me donner un délai de plus S'il accepte, oui. Mais le fait qu'il y ait des intérêts, ça c'est haram, c'est haram, c est, c est le riba il faut faire Ta'ouba se, se libérer de ça le plus tôt possible et de ce fait on ne peut pas aller au had si on ne peut pas faire les deux en même temps est-ce que parler à un garçon de temps en temps avec lui mais juste pour rester en contact car vous avez l'intention de vous marier est-ce que ça c'est acceptable Non, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est soit on se marie, si on a l'intention, l'intention elle est dans le cœur, on la garde dans le cœur, pas besoin de garder contact, ok Parce que ça, c'est des choses qui sont clairement hein, pas faisables en islam. de mètres par euh, Taïb, une autre question ici. Comment éviter de faire un bien par ostentation On a un peu parlé de ça la semaine dernière. On avait dit que pour éviter de faire un bien par ostentation, ça veut dire pour avoir le ikhlas, les bonnes intentions. C'est entre autres ce qu'on vient de dire sur la question de plaire aux gens. Vraiment, il faut prendre cette éducation personnelle, s'éduquer, toujours se rappeler, prendre cette attitude de ne pas trop donner d'importance à ce que les gens ils pensent de nous ce qu'ils voient de nous parce que l'ostentation, souvent c'est parce qu'on donne trop d'importance au regard des autres si je fais une bonne œuvre et que les autres vont me voir et qu'ils sont satisfaits de moi, c'est bon pour mon image donc se, se détacher de ça, ça c'est quelque chose qui aide mais la semaine dernière on avait dit quelque chose on avait dit, surtout pour quelqu'un qui débute dans son chemin cheminement de la religion parmi les meilleures pratiques très straight forward, direct, c'est de faire beaucoup de bonnes œuvres. en secret entre elle et entre Allah Subhanahu wa Ta'ala. Comme ça, il n'y a pas d'ostentation. Et à la langue, inshallah, wa Ta'ala, ça va devenir une, une, euh, une habitude et une nature, une deuxième nature, si on peut dire ça. Est-ce qu'on peut devenir un avocat en Occident Quelle est la différence entre le fait de devenir juge Allah, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui demandent sur le hukm de devenir avocat. Donc, ça fait quelques mois... Il y a... Et quelques personnes qui ont demandé si dans la halaqa, la semaine dernière quelqu'un m'a demandé ça dans un masjid et tout, donc comme on a mentionné le problème avec devenir un avocat c'est le rôle de l'avocat de nos jours, c'est quoi, c'est un travail c'est une job, c'est juste de défendre mon client, dans l'islam on ne défend pas quelqu'un qui a Tort. On ne défend pas quelqu'un avec le mensonge, avec la fabrication, avec la propagande, avec la manipulation. Le travail d'un bon avocat est fondé sur ça. C'est savoir utiliser les bons mots, savoir cacher les vérités par certains mots, savoir comment présenter l'histoire. C'est vraiment ça, c'est juste l'art de, de la rhétorique et de bien connaître la loi, pour connaître où se trouvent certaines failles dans le système légal, ainsi de suite, pour essayer de défendre. Donc, si le travail de l'avocat, c'était juste de défendre celui qui est miskine, une victime, qu'on l'a accusé à tort, ou de ramener le droit des faibles, là, ça serait une autre histoire, mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, en théorie, les savants, ils ont dit, j'ai déjà parlé de ça, en théorie, les savants, ils disent que si l'avocat peut s'assurer de défendre seulement des causes justes, et d'être là pour soutenir des causes justes. Alors là c'est permis selon plusieurs savants, mais dans la pratique, surtout dans ce pays, je pense pas que tu vas te faire beaucoup d'argent, tu vas être un peu ça va être un travail de charité si tu vas faire ça. Donc s'il y a des gens qui veulent, veulent devenir avocat juste pour faire de la charité, peut-être. Mais habituellement les gens lorsqu'ils veulent devenir avocat, c'est aussi pour devenir riche, c'est ça. Euh, n'y euh, a-t-il pas de fondement en islam par rapport au en fait on euh, laisse quelqu'un prendre le premier rang avec sincérité on a la même récompense que lui euh, non, donc il n'y a rien dans l'islam qui dit que si on va laisser quelqu'un prendre le premier rang avant nous, avec l'intention de lui faire du bien qu'on va partager la récompense avec cette personne là. Okay? ça c'est les situations pour lesquelles Allah Azzawajal, il dit fes al -khayarat. Faut faire la course vers les bonnes œuvres. La course, c'est je veux arriver avant toi au paradis si je le peux, parce qu'il va y avoir un classement, qu'on le veuille ou non. C'est pas tout le monde qui va être tout le monde comme ça, égal, vie, âge, etc. Et comme on l'a dit plusieurs fois, les textes sont très clairs que parfois le jour du jugement dernier, pour une seule action, ça va faire toute la différence. Fāmāfakūlāt mawāzin rūfā ulā ikāhumul mufliḥun. Allez, deux, trois dernières questions, en On peut dire qu'ils peuvent être 100% ignorants de l'islam, de Dieu, et ainsi ne pas être jugé par Dieu. Est-ce qu'on peut dire de nos jours qu'il y a des gens qui peuvent être 100% ignorants de l'islam et des lois d'Allah, et ainsi ne pas être jugés par Allah subhanahu wa ta'ala Ne pas être jugés par Allah, ça, c'est pas vraiment euh, envisageable comme réponse. Parce qu'il y a un malchiseb, c'est le jour du jugement dernier, chacun sera jugé, tout le monde. C'est pour, pour ça que ça s'appelle le jour du jugement dernier sauf celui qui n'est pas mukallaf qui n'est pas responsable rfi'a al-qalam an quelqu'un qui est quelqu'un qui est fou qui n'a pas de raison qui n'a pas de haql il n'a jamais eu pendant toute sa vie ou quelqu'un qui est décédé avant l'âge de puberté de al Boulour. Il n'a jamais été Moukan Mais pour les autres personnes, tout le monde sera jugé. Après ça, il y a la question de l'excuse de l'ignorance. Est-ce qu'il y a des gens qui seront excusés pour leur ignorance et tout Si on parle de nos jours, de nos jours-là, dans le monde que nous, on connaît, qui est connecté à Internet et tout, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile, voire impossible d'imaginer que quelqu'un ne connaît pas l'islam et que la personne est excusable. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas, attention à cette chose, il y a quelqu'un qui ne connaît pas, qui ignore, parce que la personne n'était pas intéressée à apprendre. On appelle ça quoi ?« Kufr al-I'rad »« Al-Jahm bisebab al-I'rad » c'est quoi J'ai pas de temps pour ça. L'islam, oui, oui j'ai déjà entendu parler de ça, que c'est une religion et tout, il pareil, ils disent que c'est... Eux aussi, ils disent que c'est religion de Dieu, c'est la vraie religion... Ok, voilà, il y a un livre qui va t'expliquer. Tu peux aller regarder cette vidéo pour... Non, je n'ai pas temps pour ça. Autre chose à faire dans la vie. Pas important pour moi. Appelle ça quoi Lui, il ne dit pas Allah, al je ne savais pas l'islam. Il n'y a personne qui m'a appris. Tout simplement parce que ce n'était pas important pour lui de trouver la vérité. De chercher al-haq. Même dans les lois humaines, ils ont le principe qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Vous comprenez Tu as des obligations légales. Le gouvernement, il s'attend à ce que tu connaisses ces obligations-là. Pour tes taxes, pour tes impôts et tout. Tu ne peux pas dire au juge, je ne savais pas. Sauf si c'est le gouvernement, lui, qui a fait faille pour... Il y a eu un message qui n'était pas très clair et tout. Là, il va donner le bénéfice du doute. Et Allah Azza wa ta'ala, il donne encore plus le bénéfice du doute. Subhanahu wa ta'ala. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَبْتَا نَبْعَثَا رَسُولًا Deux autres questions. Il y a beaucoup, mais je vais prendre deux parce qu'on n'a pas le temps malheureusement. Euh, pourtant... quand vous avez dit que dans l'islam c'est œil pour œil, dent pour dent, j'ai pas bien compris la vengeance est autorisée dans l'islam qu'est-ce qu'on veut dire par la vengeance la vengeance ça c'est un mot qui, qui a habituellement un caractère culturel très très fort, la vengeance ça veut dire on est très méchant, on veut se venger appelle pas ça vraiment de la vengeance on appelle ça faire justice faire justice, donc il y a des choses dans lesquelles il n'y a pas de gravité ça peut être des mots par exemple Je ne vais pas donner trop d'exemples, on va aller trop dans le détail. Ça, la personne peut se faire justice elle-même. Mais s'il si y a justice, comme on l'a dit, de œil pour œil, dent pour dent, c'est par, par la force, euh, c'est par euh, la peine capitale pour un meurtrier, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas aux gens de se faire justice eux-mêmes. C'est dans un cadre organisé, c'est à travers le juge, et ainsi de suite donc c'est pas la jungle, parce que sinon tout le monde va faire sa propre interprétation et aller peut-être faire du mal à des personnes qu'il assumait qu'ils ont fait du tort alors qu'ils n'ont pas fait du tort. Mais de deux, oui, la règle est très claire dans l'islam, ça s'appelle la justice. C'est œil pour oeil. Allah Azza wa Jal, il dit subhanahu wa âme pour âme, œil pour œil dent pour dent, et ça c'est pas, on appelle pas ça vengeance, on appelle ça quoi? Justice. Pourquoi Parce que s'il n'y a pas justice, c'est là où ça va ouvrir la porte à vengeance. Et là on va parler de vengeance qui perd les limites. Et Allah Azza wa il dit subhanahu wa ta'ala Il ne faut pas dépasser les limites dans la justice. La semaine dernière, probablement beaucoup de personnes ici ont vu la vidéo qui était sur les nouvelles, qui circulait sur internet et tout dans la cour américaine où il y a eu quelqu'un qui était un, comment ça un mass murder qui a tué beaucoup de personnes dans le supermarché comme ça il a tué des, des noirs et tout et là au tribunal on lui a donné la, la, vie, la, la prison à vie et vous avez vu c'était partout sur les nouvelles c'est sur Youtube vous pouvez trouver ça facilement comment est-ce qu'il y a eu le père d'une victime qu'est-ce qu'il a fait il a sursauté comme ça et il a essayé de courir pour aller frappé cet assassin. Qu'est-ce qui est arrivé Ça, c'était dans la cour, bien sûr. Qu'est-ce qui est arrivé Il y a la police qui arrive, les agents de sécurité, qui vont protéger le meurtrier et qui vont quoi maintenant Arrêter. Le père de la victime, lui aussi, va, faire, va payer pour des conséquences. Maintenant, pourquoi je dis ça C'est que ce n'est pas du tout surprenant, ce n'est pas une surprise parce qu'on est en 2023 Ça fait 20 ans, les gens ne, ne pensaient pas comme ça. Parce que les gens ils pensaient ça fait 20 ans, ça fait 30 ans comme ça qu'ils étaient arrivés à la belle modernité, l'âge de, des lumières. C'est la liberté absolue, le grand rêve, la grosse utopie humaine. Et on vit en 2023, les gens commencent à revenir un peu vers la vérité, voir les choses devant leurs yeux. C'est quoi les dégâts de, de ce gros nonsense Sur les commentaires, la grande majorité des gens, ils, auraient dit, ils ont dit quoi Eh bien ce pauvre père de la victime Il ne mérite pas qu'on l'arrête Il mérite qu'on lui donne quelque chose Et qu'on lui permette de faire quelque chose Ok Presque tout le monde écrivait ça Pourquoi Parce que ça va rester Cette haine ça va rester dans le cœur Ça va rester dans le cœur Tant que ce n'est pas la victime Ou le tuteur de la victime Qui de son propre gré C'est ce qu'on a dans l'islam Ce qui est beau dans l'islam C'est que Allah Azza wa c'est lui Qui te dit, toi tu es la victime, tu es le père de la victime par exemple. C'est Allah, ce n'est pas un être humain qui te dit, tu dois pardonner. No choice. Allah il te dit, c'est mieux pour toi de pardonner. C'est Allah, Rabbul Alami. Est-ce que tu vas écouter Allah si tu es un bon croyant Tu dis Allah Azza wa aime-le, pardon. Je vais pardonner pour Allah, mais là je fais de mon cœur. Il n'y a personne qui me force. Ce n'est pas le juge, ce n'est pas, pas la loi humaine. C'est Allah Azza wa qui m'encourage qui ne me force pas. Même Allah Azza wa te force pas. Alors si tu le fais, tu le fais de ton cœur. Et en retour, qu'est-ce que tu gagnes Allah Azza Toi tu pardonnes, Allah Azza wa te pardonnera à toi aussi. Taïb, une dernière question inshallah Allah de certaines personnes. Est-ce Est qu'on a le droit d'être méfiant de certaines personnes si on a un mauvais pressentiment Bah euh, oui tout à fait tant qu'encore une fois c'est certaines personnes ça devient pas l'habitude il y a des personnes peut-être ils ont juste une certaine phobie excessive dans la vie qu'ils voient du mal partout des ennemis partout donc s'il y a des éléments des qara'in qui portent à croire que quelqu'un pourrait ne pas être une personne de confiance on peut quoi prendre des précautions des distances tant que ça n'arrive pas à sou au van. Surudan c'est quoi C'est de faire des mauvaises interprétations De n'importe quelle chose De faire toute une histoire de ça Et tant qu'on ne parle pas aussi Je n'ai pas le droit de parler avec ma langue Je n'ai pas le droit de couper ses liens en tant que frère en islam Ça c'est quelqu'un Je n'ai pas un très bon sentiment à propos de cette personne Je ne le connais pas Mais j'ai pas un très bon J'ai quelque chose qui me dit que Je ne suis pas très à l'aise Je peux faire attention Mais sans exprimer ça Sans aller dire aux gens Attention, lui il ne faut pas faire non Parce que je n'ai pas, pas de délit, Je n'ai pas de... De preuve, je pourrais me tromper. Et je n'ai pas aussi le droit de couper mes liens de fraternité avec cette personne. C'est encore mon frère dans l'islam. Il a des droits sur moi, raddus salam, et ainsi de suite. Inch'Allah, s'il y a d'autres questions, après la fermeture officielle, et je répète...